القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجأنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل le قوله il dit la deuxième règle qu'ils disent nous les avons invoqués et nous sommes orientés vers eux c'est-à-dire par l'adoration pour leur demander le rapprochement et l'intercession, c'est-à-dire le rapprochement d'Allah subhanahu wa taala et l'intercession. Ensuite, il dit à la preuve de la demande de rapprochement, c'est la parole d'Allah subhanahu wa taala selon le sens rapproché, c'est à Allah qu'appartient la religion pure. Ceux qui prennent des protecteurs en dehors de Lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergeaient. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. Et la preuve concernant l'intercession est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le sens rapproché "Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent "Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah." Voilà donc la deuxième règle que le shir rahimahullah ta'ala a mentionnée. En résumé comme on a vu, dans la première règle Le shiir, rahimahullah, nous a mentionné que les associateurs reconnaissaient que Allah, subhanahu wa ta'ala, était le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort. Et ici, le shiir, rahimahullah, il nous explique donc dans cette règle pourquoi donc il se rapprochait d'autre qu'Allah. Pourquoi donc il se rapprochait d'autre qu'Allah. Et leur objectif était seulement de se rapprocher davantage d'Allah et d'obtenir l'intercession auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et pour ça Cheikh Zayda, dit, Cette règle, en dat is vooral waarvan ze adoreren. Allah zegt, deze rahimahullah impliceert twee dingen. Het impliceert en we begrijpen twee dingen. Het is het begin elle het begin van het begin van het begin van het begin van het begin van het allati van biha fi van het einde van het einde van het einde van La première chose que comprend cette règle, c'est l'ambiguïté de ces mécréants. et la preuve sur laquelle ils se sont basés, à l'époque du prophète sallallahu et qui a été hérité par les associateurs, à toute époque et en tout endroit. Et cette ambiguïté, qu'ils ont pensé être une preuve et un argument pour eux, et leurs paroles, nous ne les avons invoquées, nous ne les invoquons, c'est-à-dire ces statues et ces idoles de différentes sortes. Et nous sommes orientés vers eux que pour demander le rapprochement et l'intercession. ويحيون ويميتون احدا يعني لا نعتقد فيهم خلقا ولا ايجادا ولا احياها ولا اماته ولكن من اجل من اجل القربه الى الله والشفاعه عنده اتخذناهم معبودات والهه من دون الله سبحانه وتعالى ورجون منهم جلب المصالح ودفع المضار هذه الحجه فندها الله تعالى في عده ايات Le shiq Allah, il dit donc, cette ambiguïté qu'ils ont cru donc être une preuve pour eux. Et leurs paroles, nous les avons invoquées. C'est-à-dire ces idoles et ces statues De différentes sortes. Et nous ne sommes envers vers eux que pour leur demander le rapprochement et l'intercession. C'est-à-dire, nous ne leur avons pas demandé cela en pensant qu'ils créaient ou en pensant qu'ils donnaient la subsistance, qu'ils donnaient la vie ou qu'ils donnaient la mort à quiconque. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la conviction... Qu'ils avaient le pouvoir de créer ou le pouvoir de donner la vie ou de donner la mort. Mais c'était seulement pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour demander l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent c'est pour ça qu'ils les ont pris comme divinité et comme être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent qu'ils n'ont espéré d'eux que qu'ils leur apportent des bienfaits, qu'ils repoussent d'eux. En dit argument, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a annulé, l'a rendu vin, dans de nombreux versets du Coran. Parmi ces versets, le verset que le shiik et l'auteur, rahimahullah, il a mentionné. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, « A la lillahi al-khalis, wa alladhin attakhadu min dunihi awliya, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, inna Allahi yahkumu beynahum fima fihi akhtarifun. »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 Allah subhanahu wa ta'ala, kafar." Allah, subhanahu wa taala, il les a jugé mes dans ce verset lorsqu'il a dit et certes Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. et grand wa min kafirin wa al madar و mécréants ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala de ces protecteurs qu'ils leur apportent des bienfaits Ils espèrent d'eux qu'ils leur accordent une une descendance, des enfants, qu'ils guérissent leurs malades, qu'ils leur apportent la sécurité, qu'ils les préservent de la peur et toute autre chose que seul Allah subhanahu wa taala, seul Allah subhanahu wa taala est capable d'accomplir en dehors de tout autre que lui. Cheikh Zaidarrahimahullah taala il dit ensuite: "فَيُقَالُ لِهَا هُوَ لا مَدُومٌ huwa al-khaliq, al-qadir, al-muhit » Bikulli shaykh wa sami'a dit Zaid, Donc, nous, disons à nous leur disons à ces gens, à partir du moment où vous croyez que Allah subhanahu wa ta'ala est que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses, et qui a la connaissance de toutes choses, qu'il est celui qui entend et qui voit tout. Pourquoi ne vous orientez-vous pas vers lui pour lui demander ce que vous avez besoin et de combler vos besoins et de vous sortir de toutes vos difficultés Et pourquoi ne vous, lui, ne, vous, vous ne lui demandez pas tout ce dont a besoin l'être humain Vu que vous avez cette croyance qu'il est le seul à avoir créé Ikke de kapot van tutteshow, etc. Fallahu azza waggel. Huwallah di jgdi. Fallah jachthaju ila waaseta. Lijannahu sahibul kamal il-mutlak. Huwallah il-milmuhit. Bikulli Shay, La jachthaari Shayun, un. Min zawati bani adem. Huwallah minna amarihim. Huwallah minna kwalihim. Huwallah faarihim. Huwallah minna ħajatihim. Huwallah metawas wasabihi anfu suhum. Kullu kamalumun lillahi. Subhanahu wa ta'ala, qad ahata bhi ilma wa ahsa adada. Il dit Allah Subhanahu wa ta'ala est celui qui pourvoe besoin de ses serviteurs. Il n'a pas besoin que l'on prenne des intermédiaires. Pourquoi? Parce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala est celui qui détient la perfection absolue. Sa science englobe toute chose Rien ne lui échappe. Rien n'est caché à Allah Subhanahu wa ta'ala parmi les enfants d'Adem que ce soit leurs œuvres, que ce soit leurs paroles que ce soit leurs actes que ce soit leurs besoins et ce, même ce que leur insuffle leur âme Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de tout cela et rien de cela ne lui échappe et rien de cela ne lui échappe voilà donc la première chose que comprend cette règle et que le shiikh rahimallah a mentionné il dit ensuite Il dit la deuxième chose, c'est de prouver qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaires illicites. Il n'y a pas besoin d'intermédiaires illicites pour obtenir les bienfaits ou repousser les mots, et ce d'après les textes du Coran et de la Sunna Et ce d'après les textes de middelste, die de la Sunna. Innamal al-mashru'a, die risala al zijn, Allah dit? Et qu'il est obligatoire de suivre c'est l'intermédiaire du message, de la transmission du message, c'est-à-dire les messagers d'Allah, alayhi wa Salam, ceux qui sont des intermédiaires entre Allah, subhanahu wa taala, et ses créatures. Ce sont ceux qu'il est obligatoire de prendre pour intermédiaire entre nous et Allah. C'est-à-dire que l'on prend la science d'eux. Et la science, on prend la science d'eux dans la aqidah... dans la croyance et dans la législation, dans les œuvres. Et on fait suivre cette science par quoi Par la mise en pratique. On fait suivre cette science par la mise en pratique. Donc voilà les intermédiaires qu'il y a entre nous et Allah. Et attention, cela ne veut pas dire qu'ils doivent être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'agraie pas qu'on lui donne à quelconque associé même, parmi les prophètes, même parmi les anges ou autres. Mais ce qui est voulu par là, dans le fait qu'ils soient des intermédiaires, c'est qu'ils sont des intermédiaires entre nous et Allah, dans le sens où ils nous ont transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit donc les suivre dans la science qu'ils nous ont donnée dans la aqidah et dans la législation, et on doit faire suivre cette science par la mise en pratique de cette science. On doit faire suivre cette science par la mise en pratique de cette science. Ensuite, Sir Zayda Allah, il dit, « Amma al khalq, Quant au reste des créatures que les gens prennent pour intermédiaires et espèrent d'eux, donc ils soient des intermédiaires, ils espèrent leur intercession, ils espèrent qu'ils les rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que ces, ces gens-là seront ou bien vivants ou bien morts. Ensuite va, le shir rahimahallah va nous expliquer Le jugement dans le cas où ils sont vivants et dans le cas où ils sont morts. Il dit dans le cas où il est mort, alors il est interdit de lui demander quoi que ce soit, et ce de manière absolue. Que ce soit une chose que l'homme est capable à la base d'accomplir ou une chose que l'homme n'est pas capable d'accomplir. Ceci est interdit. S'il si est mort, ceci est interdit. Ensuite, il dit: dit «Ammaraja, ammaraja ou al-shafaa, ou al-qurbah, ou khada al min al l'accomplissement d'un besoin d'une personne vivante, alors ceci comprend deux situations. Ceci comprend deux situations. La première: bashar Wakana of fi hukmil hadir. Il dit, la première, c'est si on espère de lui une chose qui est dans les capacités de l'être humain. Et que cette personne vivante est présente ou qu'elle a, qu a le jugement d'une personne présente. Ou qu'elle a le jugement d'une personne présente. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à l'absent. Et le shir, rahimahullah, lorsqu'il dit ou qu'elle a le jugement d'une personne présente, il vise par cela... Le fait de demander, par exemple, l'intercession ou de l'aide ou d'accomplir un besoin à une personne absente mais par laquelle on est en communication avec les moyens de communication modernes, comme Internet, comme le téléphone, etc. Donc celle-là, la personne, elle a le jugement d'une personne présente, dans le sens qu'on communique avec elle et qu'elle peut, elle a les capacités de nous aider à combler notre besoin. Le deuxième cas, il dit... Il dit, le deuxième cas, c'est le fait que cela ne soit pas dans les capacités de l'être humain. Que cela ne soit pas dans les capacités de l'être humain. Il dit, dans ce cas-là, Si cela n'est pas dans les capacités de l'être humain, alors il n'est pas permis de demander l'intercession ou l'accomplissement d'un besoin. Car ceci est considéré comme de l'association majeure. Ceci est considéré comme de l'association majeure. Et c'est ce que faisaient les mécréants du peuple de Koraïch et autres que parmi les, peuples qui les ont précédés. parmi les peuples qui les ont précédés. Le fait qu'une personne demande l'intercession ou autre chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir donc le fait qu'une personne demande à un être humain vivant une, une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir alors ceci est considéré comme de l'association majeure et fait sortir de l'islam comme le fait de demander le paradis, le pardon des péchés ou toute autre chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir أما إذا كان المطلوب مما هو داخل تحت قدرة البشر كلعانة في شيء مقدور عليه والإمداد كذلك وغير ذلك مما يحتاج إلي الإنسان البشري فهذا شيء جاهز مع تعلق القلوب بأن الله عز وجل وقاضي الحاجة وهو الذي يفرج القربة وهو الذي يقضي في كل شيء ويحكم لا معقب لحكمه Quant au fait, quant au cas où la chose qui est demandée est une chose qui rentre dans les capacités de l'être humain. Comme le fait d'aider une personne en accomplissant une chose que tu es capable de faire. Ou autre chose parmi les choses que l'être humain peut avoir besoin. Alors ceci est permis. Ceci est permis après le Chiril dit tout en, attention il fait une remarque très importante, tout en rattachant les cœurs Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que les cœurs soient liés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que c'est lui qui comble ton besoin. Et que c'est lui qui te fait sortir des difficultés. Et qu'il est celui qui accomplit toutes choses Subhanahu wa ta'ala. Ensuite le shiir rahimahullah il dit. La deuxième preuve et le deuxième argument dont ils se sont servis pour essayer de prouver l'authenticité de leur acte dans l'adoration des fausses divinités c'est ceux qui est mentionné dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il condamne cela qui est sa parole selon le sens rapproché ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire ni leur profiter et disent ceci sont nos intercesseurs auprès d'Allah hum ma ankaru wala ankaru wa وهي الواسطة المذمومة التي تدأجل في اتخاذ تلك المعبودات من أحجار وأشجار وأخشاب والشمس وقمر ونجوم وأولياء الصالحين إلى غير ذلك مما هو معلوم من دين الإسلام آلهة من دون الله سبحانه وتعالى وقد حذر الله جل وعلا في ذلك وحضر منه النبي نبيه صلى الله عليه وسلم وكل عالم رباني Il dit, c'est-à-dire Que ces mécréants, le peuple de Quraysh, Ils n'ont pas renié L'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala Ils n'ont pas renié non plus La capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala Et sa seigneurie Mais ils ont dit Qu'il ne pouvait pas se passer d'intermédiaire Entre eux et Allah qu'ils ne pouvaient pas passer d'intermédiaire entre eux et Allah. Et ceci est leur ambiguïté. Et cet intermédiaire, c'est l'intermédiaire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a condamné dans le Coran. Et c'est ce qu'ils prennent comme divinité parmi les pierres, parmi les arbres, parmi le soleil, la lune, les étoiles, les personnes pieuses, etc. Tout ce qui est connu dans la religion comme étant des divinités en dehors, D'Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah Azza wa nous a mis en garde contre cela. Ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ainsi que tout savant rabbani. Qui transmet le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Et qui a emprunté sa voie. suivi son ménage. Et qui a suivi ses traces. sallallahu alayhi wa sallam. Tous mettre en garde contre le fait de prendre des intermédiaires. Entre eux, entre eux, les créatures et Allah subhanahu wa ta'ala ensuite l'auteur après avoir mentionné ses preuves il nous explique les différentes formes d'intercession et il dit rahimahullah wa <messances> En fijkomim maar razakona, kummin kabuli ayyetia yo moun la beyon fihi wala kulla tun wala chefha, wala kafiruna hu moun wala imun, wala Mudbata tull mud bata, ijalleti tutla boumin Allah, wala chefha u mukara moun bischefha, wala machfu ula, uwa menna raziallahu khawlahu, uwa menna huba del in, kamachala terala, mendalla di yeshfer indahu illa di inni. De is donc de twee soorten. Er is de intercessie qui a été renié dans le Coran. Il y a l'intercession qui a été confirmée dans le Coran. Quant à l'intercession qui a été reniée dans le Coran, c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir. Et la preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon les sens rapprochés aux les croyants. Dépenser de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié ni intercession et les mécréants ce sont eux les injustes et les mécréants sont certes eux les injustes le deuxième type d'intercession est l'intercession qui a été confirmée dans le Coran et c'est celle qui est demandée à Allah subhanahu wa ta'ala et l'intercesseur il est honoré par l'intercession C'est-à-dire que l'intercesseur, c'est un honneur que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait en lui permettant d'intercéder. Et celui pour qui on intercède, c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a agréé ses paroles et ses actes et ceux après qu'il ait donné sa permission. C'est-à-dire ceux après que Allah subhanahu wa ta'ala ait donné la permission que l'on puisse intercéder pour lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, من يشفع عنده إلا Et qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission Et qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission شيخ زيد قد بين الله تبارك وتعالى حكم وما هو منها وما هو المنفي يعني ما هو الذي يجب واعتقاده بأنه ثابت وحق وما هو الذي يجب نفيه Il dit jeudi, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a certes exposé et démontré le jugement de l'intercession. Et qu'est-ce qui est confirmé dans l'intercession et qu'est-ce qui est renié dans l'intercession C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est obligé de confirmer, qu'est-ce qu'il est obligé d'affirmer et qu'est-ce qu'il est obligé de croire, car c'est une vérité confirmée. Et qu'est-ce qu'il est obligatoire de renier, et de poser le jugement de fausseté dessus et ce d'après les textes de la Sunna et du Coran. Donc l'auteur, il a résumé d'après les textes en citant deux versets du Coran qui sont ceux que l'on vient de citer, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala aux les croyants dépensez de ce que nous vous avons attribué afin que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession et les mécréances sont eux les injustes. Ainsi que sa parole subhanahu wa ta'ala et qui peut, intercéder auprès, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Donc il a évoqué le fait que l'intercession se divisait en deux catégories. Une intercession qui a été affirmée et confirmée et une intercession qui a été infirmée et reniée. Comme on le voit dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dément l'existence de l'intercession. Il dit le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'intercession ce jour-là. Ensuite dans le deuxième verset, il affirme et confirme l'intercession et il dit qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. On comprend donc qu'il y a une forme d'intercession qui est interdite et il y a une forme d'intercession qui est permise et ce sont dans certaines conditions. Cheikh Zaid rahimahoullah il dit: "Wal farq baynahuma annas shafa'ata al-mu'thabata hiya allati athbathaha al-Qur'an <'en> wa hiya allati tutlabu min Allah wa la sharatan. Al-shartu al-awwal idn Allahu 'azza wa jalla ash-shafia an yashfa'a wa ash-shartu ath-thani" الرضا منه تبارك اسمه عن المشفوع فيه وبهذين الشرطين تكون الشفاعه مثبته وشرعيه Indemment la différence entre l'intercession qui a été confirmée c'est que c'est celle qui a été confirmée et affirmée dans le Qur'an, et c'est celle qui est demandée à Allah subhanahu wa ta'ala et à la deux conditions La première c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala donne la permission à l'intercesseur d'intercéder C'est-à-dire qu'il n'est permis à personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala d'intercéder sans que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la permission. Pas même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pas même les anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala ni toute autre créature. Donc on voit que ceux qui demandent l'intercession à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui disent, l'intercession au messager d'Allah, ils demandent l'intercession directement au messager d'Allah ceci est interdit, ceci est de l'association pourquoi car l'intercession les créatures ne peuvent intercéder qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala si Allah subhanahu wa ta'ala donne la permission à l'intercesseur d'intercéder il pourra intercéder en dehors de cela une personne ne peut intercéder la deuxième condition c'est que Allah subhanahu wa ta'ala agrée celui pour qui on intercède Et cela veut dire que l'on ne peut pas intercéder pour les associateurs ou pour les mécréants. Mais seuls les monothéistes, ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a créé les paroles et les actes, ceux-là seront ceux pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala pourront intercéder yom al Et en remplissant ces deux conditions, l'intercession est donc confirmée et les en het is die het is kan En die het niet kan doen. die die que le Coran donc a démenti et a infirmé. Et c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, pour une chose que seul allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir, comme l'ont fait les associateurs qui ont demandé l'intercession à autre qu'Allah, en demandant le fait d'obtenir des bienfaits ou de repousser des nuisances et des méfaits, quelles que soient les formes de bienfaits ou de méfaits, et ce, que ce soit des bienfaits ou des méfaits, individuel ou collectif. Voilà donc ce que le shir, Rahimallah il a voulu mentionner dans cette règle. Le résumé de cette règle, c'est que les associateurs de Quraysh, et ce jusqu'à nos jours, certains prétendent que ils ont pris des protecteurs en dehors d'Allah et les ont adorés, et que leur seul objectif dans cela n'est que de se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa taala et D'obtenir l'intercession, d'obtenir leur intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc leur but final, leur but final était de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala les a jugés dans son livre comme étant mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala les a jugés dans son livre comme étant mécréants. Pourquoi Parce qu'ils ont donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et c'est en demandant l'intercession À autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici donc l'essentiel les, de ce qui a été mentionné dans ces deux premières règles et on verra les deux prochaines règles dans le prochain cours insha ta'ala. wa ta'ala